Mon frère Eugine, nous résistons. Des lions unis comme nous l'étions mieux. Contre nos ennemis, nous nous allions. À la guignine, nous les poussons à l'agonie, nous les poussons. Mon frère Eugine, nous résistons. Des lions unis comme nous le fions contre nos ennemis nous, nous allions Allah gunni nous les poussons désormais frères et compagnons croyons sans cesse à leur trahison au partenaire pour mon union Joins ta terre et ta nation Et quand je dis tu es mon frère Le sens détruit toutes les frontières Réunifié comme un seul corps Notre unité nous rend plus forts Nos cœurs se lient de sa douceur à l'ombre bénie de ses faveurs. Parmi nous, celui qui s'élance, sa famille jouit dans les ans. Mon frère rugit, nous résistons, délions unis comme nous l'étions. Contre nos ennemis, nous nous allions, à l'agonie, Tes sont mes frères et compagnons croyant sincères son travail d'union aux partenaires pour mon union j'ai juré la terre et la nation quand je vois mes frères à mes côtés mon cœur en paix s'est enfin passé celui que je salue par la gloire ma tenue vas-tu agir ou bien aimer pour accomplir des épopées accrochons-nous au câble d'Allah l'islam pas ne triomphera Tu agis ou bien es mené pour accomplir des épopées accrochons-nous au câble d'Allah l'islam passe au triomphera mon frère UG nous résistons des lions unis comme nous l'étions nos ennemis nous nous allions Allah gunni nous les poussons